De lundi, ce sera estival avec du soleil et des maxima de 23 à 25 voire 26 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 8h. Un seul titre à la une de l'actualité ce matin, une nouvelle attaque terroriste très meurtrière hier soir en France. Attaque perpétrée à Nice sur la Côte d'Azur lors du feu d'artifice du 14 juillet. Un camion a foncé dans la foule faisant au moins 84 morts et semant la panique sur son passage. Le conducteur du camion a été tué par les forces de l'ordre après un échange de coups de feu. Un acte dont le caractère terroriste ne peut être nié, a déclaré le président François Hollande. Pas encore de revendications pour le moment, mais des papiers d'un franco-tunisien découverts dans le camion. Édition spéciale du 8-9 ce matin sur Vivacité et sur la Une. Des scènes d'horreur et de panique hier soir à Nice sur la Côte d'Azur en France. Une attaque terroriste a été perpétrée. Un camion a foncé sur la foule, rassemblé sur la célèbre promenade des Anglais. Et il y avait beaucoup de monde sur place puisque c'était le 14 juillet, la fête nationale française, et qu'un feu d'artifice était tiré sur place. Le bilan est très lourd ce matin. Au moins 84 morts. Le conducteur du camion a été tué par les forces de l'ordre. Écoutez le témoignage de deux dames. Elles étaient sur le chemin du retour du feu d'artifice. Le poids lourd les a frôlés. Un témoignage qu'on écoutera un petit peu plus tard. On va faire d'abord le point sur cette attaque avec vous, Justine Hermann. Ce que s'est-il passé exactement Eh bien, peu après 22h30, juste après le feu d'artifice du 14 juillet, un camion a foncé sur la foule, rassemblée en masse à cet endroit pour les festivités. Il y avait des milliers de personnes, des Français bien sûr, mais aussi beaucoup d'étrangers. La promenade des Anglais à Nice attire de nombre touristes l'été. Selon la justice française, le camion a roulé sur près de 2 km dans la foule. Il a renversé les personnes qui se trouvaient sur son passage. Plusieurs témoins parlent de tirs également, mais c'est le flou sur leur origine. S'agirait-il de pétards ou bien des tirs de la police lorsqu'ils ont abattu l'assaillant Rien n'est confirmé. L'auteur de l'attaque aurait lui aussi tiré des coups de feu avec un pistolet. Oui, ce pistolet aurait été retrouvé à l'intérieur du camion. Il est aussi question d'armes lourdes. Oui, c'est ce qu'a déclaré. Christian Estrosi, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, tôt ce matin. Mais selon une source proche de l'enquête, il s'agirait d'armes longues factices. Cette même source parle d'une grenade inopérante également retrouvée dans le camion. Le bilan de l'attaque s'est malheureusement alourdi encore ce matin. Oui, il est à présent question de 84 morts et toujours de 18 blessés en état d'urgence absolu. Les médias français parlent également d'une cinquantaine de blessés légers et de 120 autres personnes impliquées, choquées ou prises en charge par les secours. Pas de revendication de l'attaque pour le moment Non, pas de revendication, aucune revendication. François Hollande a tout de même précisé que le caractère terroriste de l'attaque ne pouvait être nié. Il a aussi fait le lien avec les précédentes attaques qui ont touché la France en janvier 2015 à Charlie Hebdo et en novembre 2015, il a fait le lien avec la menace du terrorisme islamiste sur la France. Merci Justine Hermans. On va écouter maintenant le témoignage de ces deux dames. Elles étaient sur le chemin donc du retour du feu d'artifice et le poids lourd les a frôlés. À ce moment-là, au moment où je vais pour traverser, je vois ce camion qui me frôle. Il était à un demi-bras de moi. Et je n'ai entendu aucun bruit. Je n'ai rien entendu s'il y avait de la musique, etc. Donc j'ai pas du tout entendu. J'ai senti le camion qui passait de sur mon côté. À, à, à vive À vive Je dur. me suis retournée. J'ai vu des gens vu par terre de chaque côté. Et le camion. Je me suis retournée de l'autre côté et j'ai vu le camion qui continue à foncer et à faucher les gens comme des blés. Et après, il a été stoppé. On a entendu des coups de feu, on a eu peur et on a été essayer de se réfugier. Sonne d'horreur autour de nous, des gens morts par terre. Le camion a roulé sur les gens. Les gens bougeaient plus. Moi, je suis tombée sur une dame. J'ai essayé de l'aider, j'ai pas réussi. Et après, quand les coups de feu ont retenti, on a eu peur. Donc, on savait pas trop s'il fallait aider la dame ou s'il fallait continuer. Et puis après, mon ami m'a dit "Allez, viens, viens." Et c'est là qu'on s'est sauvé. Et j'ai laissé la dame derrière moi et, et je m'en veux parce que parce que je sais Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame Est-ce qu'elle est vivante Est-ce qu'elle est morte Je ne sais pas. Un témoignage bouleversant recueilli par Radio France hier soir à Nice. Le président de la République française, François Hollande, a pris la parole au milieu de la nuit pour donner les premiers éléments de l'enquête et faire part de sa consternation. L'horreur, l'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule, rassemblée pour... Le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer. Cette attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié est encore une fois d'une violence absolue. Le conducteur a été abattu Nous ignorons à cet instant aussi s'il avait des complices. Mais nous faisons en sorte que son identification, qui va être vérifiée, puisse nous mettre sur ces pistes éventuelles. La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté. Parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques et que la France est forcément leur cible. J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs familles. François Hollande qui a aussi annoncé que l'état d'urgence allait être prolongé en France. On va y revenir dans quelques minutes. Justine Katz du service Police Justice est avec nous ce matin pour analyser ce, ce nouvel attentat. Euh, D'abord, que sait-on de, de l'auteur Eh bien, selon des sources pas encore officielles mais proches de l'enquête citée par les médias français, il s'agirait d'un franco-tunisien de 31 ans résident à Nice. Il est connu vraisemblablement pour des faits de droit commun par la police, des faits de violence notamment, mais pas fiché S par les services de renseignement, donc pas connu pour des faits de terrorisme. Il aurait loué le camion qui lui a servi à perpétrer son attaque hier soir. Les caméras de surveillance de la ville de Nice ont déjà très rapidement été analysées et le parcours du camion a pu être retracé jusqu'à son point de départ. Les autorités disent qu'on voit l'homme monter à bord de ce camion. Voilà qui va permettre très rapidement à l'enquête de progresser, peut-être même de mener des perquisitions au domicile de cette personne afin d'en savoir plus sur son identité, sur ses motivations et peut-être sur ses liens avec d'éventuels groupes terroristes. Pas encore de revendications pour le moment, mais est-ce que ce, cet auteur pourrait avoir été guidé par le groupe terroriste État islamique C'est la piste privilégiée C'est la piste privilégiée, clairement. Il n'y a pas encore d'éléments Connu en tout cas des médias qui permettent de l'affirmer. Mais c'est clairement la piste qui est privilégiée. Le groupe terroriste État islamique a appelé à de nombreuses reprises à frapper de cette manière avec les moyens disponibles dans les pays d'origine et principalement la France qui est un peu l'ennemi juré de ce groupe terroriste. Et donc... On ne sait pas si une revendication sera émise, elle pourrait encore être publiée dans le courant de la journée via un message vidéo émanant de Siri. C'est en général comme ça que ça s'est produit pour les derniers attentats. Peut-être même les enquêteurs découvriront une vidéo posthume laissée par l'assaillant, mais ça il est encore trop tôt pour le dire. Euh, ce, ce mode opératoire, un camion qui fonce dans la foule, est-ce que c'est une attaque d'un un genre nouveau Oui, on peut parler d'une attaque en tout cas différente de celle qu'on a connue ces derniers mois. C'est une attaque qui nécessite moins de préparation, l'allocation d'un camion et puis un passage à l'acte qui peut se décider au dernier moment, comme ça a été le cas hier soir. C'est différent forcément du 13 novembre, du dispositif qui avait nécessité de la logistique, des planques, la fabrication d'explosifs. Donc ici, clairement, on est dans une attaque d'un genre nouveau, mais qui fait le même genre de dégâts et un véritable carnage. Et la cible n'est pas anodine, on est dans un lieu très symbolique et à un moment très symbolique pour les Français. Oui, frapper la France le jour de sa fête nationale, c'est évidemment extrêmement symbolique. Le lieu était le lieu d'un rassemblement de foule où on avait la garantie de trouver à la fois des Français et des touristes étrangers, en tout cas à Nice. À partir de maintenant, les rassemblements de foule sont interdits. Des concerts, des, des festivités ont été annulés jusqu'à jusqu nouvel ordre. On sait que de, de nombreux Belges passent leurs vacances à la Côte d'Azur durant l'été. Parmi eux, Laurent qui était sur place quand le Le camion a foncé sur la foule. Écoutez son témoignage. Ça criait, ça pleurait, les gens se, se cachaient sur les côtés, derrière les bancs, euh, en bord de promenade, en essayant de savoir y avait, si c'était encore risqué ou pas, si on pouvait bouger. Et vous, vous avez fait quoi J'ai fait comme tout le monde, je me suis mis sur le côté, à regarder ce qu'il y avait autour de moi, à, à demander s'il si, si ne fallait pas aller voir les, les gens qui avaient été écrasés. Et très vite, un, un policier est venu euh, demander qu'on évacue la zone et, et qu'on parte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Vous quittez euh, la promenade et vous, vous allez trouver refuge on, où ça on, on quitte la promenade, on, on prend la rue qui était juste, juste en face de nous, perpendiculaire à la promenade. On, on marche une vingtaine de mètres. Ma femme est en état de choc, elle s'assied sur les, les marches d'un immeuble. Et là, une, une gentille dame descend et nous ouvre la porte et, et nous propose de, de monter chez elle à l'abri. Laurent, un Belge présent à Nice hier soir. On ignore pour l'instant si des Belges font partie des victimes. Michel Lagaz a joint cette nuit par téléphone Didier Renders, le ministre belge des Affaires étrangères. C'est un acte barbare et large qui frappe à nouveau la France à Nice. Et donc les pensées de tout un chacun, je crois, sont immédiatement dirigées vers les victimes, vers leurs familles, vers leurs proches. Je présentais les condoléances de la Belgique à mon collègue Jean-Marc Ayrault. Et euh, je suis ici dans, dans une réunion avec tous les pays européens et asiatiques et tout le monde, évidemment, est horrifié par ces, cet attentat, parce qu'il faut bien le qualifier l'attentat maintenant. Et tout le monde exprime à la fois euh, sa sympathie, mais aussi sa solidarité avec euh, le peuple français et les autorités françaises. On essaie également de, de se renseigner sur la situation sur place. Et j'ai diffusé assez rapidement euh, des numéros d'appel où, où les Belges, qui sont sans nouvelles, peuvent... Euh, joindre le département des affaires étrangères. Je dois insister sur le fait que si l'on a de bonnes nouvelles concernant des, des proches, euh, il faut le communiquer également aux affaires étrangères. Ça nous permet de, de réduire le nombre de cas pour lesquels nous sommes encore pour l'instant euh, sans nouvelles. Le cas de Belge qui était euh, à Nice ou qui était sur la promenade des Anglais, pour lesquels nous sommes toujours à, à la recherche de nouvelles précises. Nous avons déjà obtenu des, des nouvelles et des nouvelles rassurantes d'un certain nombre, mais je le répète, nous sommes toujours sans nouvelles. Euh, un certain nombre de Belges et donc on, on essaie maintenant en collaboration avec les autorités françaises d'obtenir plus d'informations mais je comprends que la première priorité a été évidemment de faire intervenir les services de secours euh, de mettre aussi un nombre de mesures de sécurité en place et donc nous espérons pouvoir recevoir plus d'informations dans, dans les heures à venir Voilà, et il y a un numéro de téléphone du ministère des Affaires étrangères si vous êtes, si vous avez besoin de nouvelles de vos proches ou si vous vous savez qu'ils sont sains et saufs, vous pouvez appeler le 02 501 40 00 02 501 40 00. Et nous allons maintenant en direct à Nice où se trouve Marise Jacob. Vous êtes arrivé à Nice très tôt ce matin. Que voyez-vous Quelle est l'atmosphère sur place à l'heure actuelle Alors, Ce que je vois pour le moment, eh c'est le, le camion notamment qui a fauché la vie euh, hier des, des 84 personnes qui se trouvaient sur cette promenade des Anglais avec des milliers d'autres. Euh, J'ai croisé Ah, on a perdu la liaison avec Marie Jacob, on va, on va essayer de la rétablir un peu plus tard. Euh, la France frappée euh, donc une nouvelle fois euh, par le terrorisme de plein fouet. Euh, la France où les mesures de sécurité euh, vont être renforcées, à l'Inois Vray. Oui, plus de sécurité, plus de protection encore, c'est ce que veut François Hollande partout en France. Un pays déjà sous état d'urgence depuis novembre dernier. Il sera prolongé pour trois mois, contrairement à ce qu'avait annoncé le président Hollande un peu plus tôt dans la journée. L'état d'urgence, première mesure donc qui permet des assignations à résidence, des perquisitions de jour et de nuit, et aussi l'interdiction de manifestations. La deuxième mesure, c'est de maintenir à un haut niveau l'opération Sentinelle. Cette opération lancée après les attentats de janvier 2015. Elle mobilise 10 000 hommes, des militaires, pour surveiller des lieux sensibles. Enfin, aussi pour soulager les gendarmes, mais aussi les policiers qui sont très forts sous pression, François Hollande fait appel aux réservistes, et ça, c'est une mesure très rare. L'attentat a été commis, donc, lors des festivités de la fête nationale française. On pense bien sûr à notre fête nationale à nous. La sécurité sera-t-elle renforcée à cette occasion, dans quelques jours, le 21 juillet La réponse de Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur. On a déjà fait euh, l'évaluation pour l'organisation des, des festivités du 21 juillet. Et euh, le, les festivités là sont euh, sous la responsabilité du, du, du Police fédéral. Ils ont demandé le renforcement du niveau du niveau fédéral et on les a déjà, euh, on, on a déjà décidé de tous les, de, de, de fournir tous les renforcements qui sont, qui sont euh, demandés par mmh. la police de Bruxelles. Maintenant, c'est clair que, a après les, les attentats à Nice, on, que ce matin encore le centre de crise va se réunir et voir si on doit encore, encore renforcer les mesures mmh. qui sont, qui sont prises. Ouais, pour vous, il faudrait peut-être adapter le dispositif, euh, euh, peut-être pas l'annuler, mais en tout cas, euh, essayer peut-être de limiter le maximum possible les rassemblements de foule, par exemple. Mais, mais c'est clair, j'ai toujours, toujours dit ne on, on nous ne devons pas euh, adapter notre, notre façon de vivre, nos fêtes, nos festivités, euh, à l'agenda des terroristes. Ça, c'est la responsabilité euh, du... Euh, du gouvernement et, de, et, et du pouvoir locaux de, de, de, de, de maximaliser euh, la sécurité. Ça, c'est notre responsabilité. Mais maintenant, annuler les festivités, euh, je trouve, ça, ça bon, à ce, ce moment-là, si on fait ça, on, euh, on adapterait notre agenda aux terroristes. Et ça, ça, ça, ça on ne va pas faire. Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur, interrogé ce matin par Bertrand Haine. Nous retrouvons, nous retournons à Nice pour retrouver euh, Maris Jacob. Vous êtes sur place, vous nous le disiez, vous êtes à proximité euh, du camion euh, qui a foncé dans la foule hier soir. Oui, exactement. Et alors un endroit où les gens commencent à arriver en masse, des dizaines de personnes qui sont en train de se, de se bousculer contre les, les barrières Nadar pour essayer de voir ce camion des gens, pour certains qui étaient là hier, comme ce jeune garçon dont je vous parlais, qui a perdu hier son cousin lors de cette attaque terroriste et qui ce matin revenait pour essayer de voir quelque chose et essayer de trouver des réponses à ces questions. Alors, la vie reprend Petit à petit, son cours, je veux dire, les services de nettoyage s'activent parce qu'il y a énormément de détritus et de choses qui jonchent les routes. Et donc, il y a des petits vélos d'enfants qui ont été abandonnés, il y a des voitures, il y a des sacs qui ont été abandonnés. Et donc, tout ça est, commence à être ramassé. Et puis, il y a un service d'ordre, un service de police, d'ailleurs assez nerveux, qui vient euh, à quelques mètres de moi de chasser des gens qui s'approchaient, euh, qui n'avaient pas à être là où ils étaient. Et les forces de l'ordre, vous vous en doutez, déployée en nombre. La promenade des Anglais est évidemment euh, inaccessible sur plusieurs kilomètres. Euh, et, et, et la vie reprend tout doucement son souffle. Et je vous dis beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de curieux ce matin pour venir voir où, ce qui s'est passé hier. Et on imagine bien que les devoirs d'enquête se poursuivent sur place et donc que le public, forcément, est tenu à distance. Merci, Marise. Marise Jacob, en direct de Nice. Cette nouvelle attaque suscite évidemment beaucoup d'émotion et d'indignation à travers le monde. Aline Wavrey. Oui, ces réactions, elles viennent d'un peu partout dans le monde. Les premières des États-Unis. Le président américain Barack Obama a fermement condamné, je cite, ce qui semble être une horrible attaque terroriste à Nice. Les États-Unis se disent solidaires avec la France le secrétaire d'état américain John Kerry qui était d'ailleurs hier à Paris parle d'une attaque affreuse contre des personnes innocentes Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, a annulé la conférence lors de laquelle il devait annoncer qui serait son colistier, réaction côté européen, aussi Angela Merkel la chancelière allemande vient de réagir, elle se dit aux côtés de la France dans sa lutte contre le terrorisme, en Grande-Bretagne on se dit choqué et inquiet par ces événements, le conseil de sécurité de l'ONU condamne lui une attaque terroriste, barbare et lâche et évidemment les premières pensées vont aux victimes. 84 pour rappeler ce bilan très lourd. Malgré cet attentat commis à Nice, le Tour de France devrait avoir lieu normalement aujourd'hui, en, en tout cas selon les informations dont nous disposons pour le moment, l'étape du jour devrait avoir lieu comme prévu, sauf contre-ordre du ministère de l'Intérieur. Pour le moment, ASO, la société organisatrice du Tour, aurait Décidé de maintenir l'étape contre la montre entre Bourg-San-Andéol et la caverne du Pont d'Arc sur 37 500 km. On est assez loin de Nice. On est à 250 km au nord-ouest de Nice pour cette étape du Tour de France. Rappelons donc l'information de ce matin. Cet attentat très meurtrier hier soir à Nice dans le sud de la France. Un camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais le long de la Méditerranée il y a 84 morts dont des enfants, un bilan toujours provisoire 18 blessés sont dans un état d'urgence absolue le conducteur du camion a été abattu par les forces de l'ordre, son identification est toujours en cours, d'après une source policière des papiers d'identité au nom d'un franco-tunisien de 31 ans ont été retrouvés dans le camion, nous sommes en édition spéciale ce matin sur Vivacité, en télévision sur la Une et sur internet rtbf.be au moins jusqu'à 9h et c'est bien normal, on est tous un petit peu abasourdis par cette nouvelle, encore on a envie de dire donc à vous de réagir aussi c'est vrai que ça fait du bien de se réveiller tous ensemble aussi on a pas mal de questions, beaucoup d'émotions, de tristesse et ça fait du bien de s'exprimer et on est là pour vous lire aussi sur les réseaux sociaux et par SMS au 3063, il y a Sabrina qui nous dit notamment, tristesse et pensée aux familles il faut continuer à défendre notre liberté et vivre malgré tout ce sera la meilleure des armes face à ces barbares on est là pour vous lire, jusqu'à 9h édition spéciale, vous l'avez dit, Christophe Grandjean avec Justine Katz aussi et toute l'équipe de la rédaction. 8h19, RTBF Mobile Info, on fait le point sur nos conditions de circulation avec vous Stéphane Pieboeuf. Et sur l'E42 entre Mont et Liège un véhicule était en feu tout à l'heure et la circulation tend à se fluidifier en direction de la Cité Ardente même si elle ne s'effectue actuellement que via la voie de gauche Autre ralentissement c'est à l'approche des postes frontières sur l'E17 courtrai lille 30 minutes supplémentaires avant de rejoindre Réquem le poste frontière en direction de la France C'est également compliqué sur l'autoroute E411 qui relie Namur au Grand-Duché du Luxembourg où il y a un accident qui s'est produit un petit peu avant Stockem en direction donc du Grand-Duché, comptez là une vingtaine de minutes supplémentaires. Autre accident à l'approche de Bruxelles sur le 19 euh, Nivelle-Bruxelles à hauteur de nivelles sud mais vous le voyez cet accident ne ralentit pas la circulation, tout au plus vous allez perdre 5 minutes si vous êtes déjà dans la voiture ce matin. Et puis ce chantier situé sur le 40 l'autoroute de la mer entre Bruxelles et Ostende vous fait perdre une dizaine de minutes en direction du littoral sur le ring. La circulation est dense entre Ytre et Grand-Bigarre à l'approche du chantier située à Andorlect et elle est même complètement fluide entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure. Merci beaucoup, merci beaucoup Stéphane. À tout à l'heure, 0800 48 400 si jamais vous voyez quelque chose sur les routes. Et puis surtout, le SMS le 3063 pour partager nos émotions ce matin. On s'exprime, édition spéciale pour vous informer, pour vous accompagner sur la une et sur Vivacité avec Christophe Grandjean qui est là. Oui, si vous nous rejoignez maintenant que vous venez de vous lever, un nouvel attentat terroriste a été commis hier soir. Il a été perpétré à Nice lors du feu d'artifice du 14 juillet. Un camion a foncé sur la foule euh, rassemblée. Euh, ça s'est passé sur la promenade des Anglais, endroit bien connu, des vacanciers, c'est un peu la digue, hein, si vous voulez, le long de la Méditerranée, il y avait des milliers de personnes sur place, le camion a foncé sur la foule sur une distance de 2 km, ce qui explique le, le bilan extrêmement lourd, au moins 84 morts selon un dernier bilan, dont des enfants, de nombreux blessés aussi, dont 18 dans un état d'urgence absolue, le récit de cette soirée de cauchemar avec Grégoire Le Calot. On a un problème, Christophe, avec le son. On va écouter ce reportage donc un petit peu plus tard. On est donc avec Justine Katz pour pour analyser euh, ce, ce, ce nouvel attentat, un attentat euh, islamiste, on en est presque sûr euh, ce matin C'est la piste qui est privilégiée par les autorités françaises. Le président euh, François Hollande l'a dit, difficile de nier le caractère terroriste euh, de l'attaque. Il lie ça évidemment aux événements également du 13 novembre qu'a déjà connu la France, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore en possession des éléments précis liant euh, l'assaillant à un groupe terroriste, l'État islamique, Al-Qaïda. Pour l'instant, pas encore de précision. Mais visiblement, les autorités françaises, la police dispose de plus d'informations vu qu'elle connaît apparemment maintenant son profil, son identité et qu'elle est à la recherche davantage d'éléments pour l'aider à comprendre ce geste fou comme hier soir. Une attaque en tout cas qui a semé la mort, la panique et l'horreur. Hier soir, à Nice, sur la promenade des Anglais. Le reportage de Grégoire Lecalot. C'est un grand bâtiment en gris, très moderne sur les hauteurs de Nice. L'ambiance y est très calme. Quelques ambulances de pompiers vont et viennent. Des policiers en armes et gilets pare-balles protègent le parvis. Le plan blanc a été levé peu avant 5 heures, ce qui signifie que le dispositif de secours a été jugé suffisant désormais. On peut voir des personnels de santé qui s'accordent une pause. Un médecin en tenue opératoire regarde un long moment dehors. Il y a aussi des familles de proches qui peuvent accéder à l'hôpital. Beaucoup sont en larmes, certains ont accepté de venir parler aux quelques journalistes qui attendent ici dans le silence. Ainsi Brahim et Toufik qui viennent de Lyon, ils sont venus voir un cousin, eux ont été renversés par le camion mais sont indemnes. Brahim revoit la scène. Pas oh, le bruit, on n'a rien entendu parce qu'il y avait tellement de bruit, il y avait tellement de monde que... Oh, on n'a rien entendu, on Et donc, et donc il, est nous, est il, est venu, il est venu de derrière. Hein. En short et en t-shirt, exactement comme il se promenait hier sur la promenade des Anglais, il raconte, c'est difficilement soutenable, euh, mieux vaut franchement éloigner les enfants euh, du poste. Ils disent ce qu'ils ont vu juste à côté d'eux, les larmes aux yeux, des scènes qui vont les marquer toute leur vie, surtout Touffy. Il y avait des cordes partout. Des... Moi, j'ai vu un bébé de 4 ans mourir devant moi, j'ai vu... Euh... Ben, il s'est né de la bouche, je ne pouvais plus rien faire. Un bébé de 4 ans, après il est parti. Après une autre personne, ils on, ont fait des massages cardiaques, il est parti aussi. Euh... Toufik, juste à côté du camion a entendu les tirs. Bon, J'ai fait 2 mètres en l'air, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Et puis voilà, après on est tombé, après on a vu le camion filer à toute vitesse. Il y avait des policiers à côté qui tiraient, mais je ne sais même pas comment il s'est arrêté. Là. J'ai entendu une dizaine de coups de feu, mais je ne sais pas qui s'est qu tirer parce qu'il euh, s'est arrêté à 100 mètres plus loin. Puis les deux hommes, avec d'autres, ont été pris en charge par les secours. À vrai dire, au début, euh, on est resté moins de 10 minutes, même plus, il euh, n'y avait rien, ni pompiers, ni rien. Rien du tout, il n'y avait, y avait rien du tout. On était dehors bah, On était dehors, on était sur le euh, euh, côté du camion, quoi. À 100 mètres du camion, pendant 10 minutes, il euh, n'y avait rien. Rien du tout, les gens, ça dans tous les sens. À l'hôpital, comment ça s'est passé pour vous Bah nous, on était dans une autre clinique, ça s'est bien passé, ils nous ont bien, bien accueillis, on a été bien soignés et tout, ils ont tout vérifié. Raïm et Toufik, attendus un peu plus haut par leur famille, disent qu'il sera très compliqué d'oublier. Ils aimaient bien Nice, ajoute-t-il, mais il sera difficile d'y revenir toute l'horreur donc de ce nouvel attentat dans ce reportage de Radio France, dans les images aussi que vous pouvez voir si vous nous suivez en télévision sur la une, un camion a donc foncé sur la foule hier soir, c'est un nouveau mode opératoire pour les terroristes ça Justine Katz En tout cas c'est très différent de ce qu'on a connu ces derniers mois avec des attentats qui avaient été préparés pendant de nombreuses semaines avec la location de planques, des fausses identités, un trafic d'armes, une préparation d'explosifs, ici on est visiblement, dans un autre contexte, un homme loue un camion et se jette dans la foule un soir de fête nationale. Alors le résultat est le même, ça sème le chaos, la panique, ça fait un nombre impressionnant de victimes. Et c'est l'objectif de ce genre d'attaque, de faire un maximum de morts malheureusement. On ne sait pas s'il y a des Belges parmi les victimes. Un numéro de téléphone est mis en place par le ministère des Affaires étrangères. Oui, les Belges. La Belgique cherche à avoir des nouvelles, en tout cas, de tous ses ressortissants qui pourraient se trouver euh, à Nice encore euh, maintenant. Un numéro de téléphone a été euh, mis en place. Si vous avez besoin de nouvelles ou si vous avez des nouvelles de vos proches, c'est le 02 501 40 00. Le 02 501 40 00. 501 40 00. Triste matinée encore. On a tous le ventre euh, tout euh, boulé ce matin. On est triste et on va, passer, on va passer cette matinée tous ensemble sur la Une et sur Vivacité avec vos messages aussi au 3063, il faut qu'on en parle évidemment, euh, on va faire ça tous ensemble jusqu'à 9h, le 3063 et sur les réseaux sociaux, on revient juste après ça Viva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 Spa avec Télépro. Télépro vous fixe rendez-vous du 20 au 23 juillet au cœur de la ville d'eau pour une expérience photo avec à la clé de très nombreux cadeaux. Venez vivre des francopholies et de folies avec Télépro. Télépro, chaque mercredi en librairie. De la lutte à tout vu. Oh. Christophe Grandjean, l'essentiel de l'actualité, c'est à Nice, évidemment. Oui, cet attentat très meurtrier hier soir à Nice, dans le sud de la France. Un camion a foncé sur la foule, rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais le long de la mer. Il y a 84 morts, selon le dernier bilan, dont des enfants. De nombreux blessés aussi, dont 18 dans un état d'urgence absolu. Le conducteur du camion a été abattu par les forces de l'ordre. Son identification est en cours. D'après une source policière, des papiers d'identité au nom d'un franco Tunisiens ont été retrouvés dans le camion. Pas encore de revendications officielles à l'heure qu'il est. Et pour une fois, c'est le cœur lourd que je vous annonce. Le soleil ce matin et puis les nuages cet après-midi. Les températures pour ce vendredi, entre 16 et 22 degrés. L'été sera bel et bien la Chine ou en Belgique à partir de dimanche et cela pour plusieurs jours. Il est 8h30 informe avec Fabien Magri. 84 morts et une septantaine de blessés dont 18 dans un état d'urgence absolu. C'est le dernier bilan provisoire au lendemain de l'attaque terroriste commise à Nice sur la célèbre promenade des Anglais. À bord d'un camion, un homme a foncé et tiré sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet. Marquis le sait, il y avait beaucoup de Français évidemment, mais aussi énormément de touristes étrangers. Oui, c'est vrai, mais on ignore pour l'instant s'il y a des Belges parmi les morts ou les blessés. Cette attaque Terroriste s'est en fait déroulé vers 23h, juste après le feu d'artifice. Imaginez plutôt le chauffeur a écrasé des personnes sur 2 km et a tiré sur la foule avec un pistolet avant d'être abattu par la police. Écoutez, ce Niçois qui habite le quartier proche de Magnan, il était présent aux abords de la promenade des Anglais hier soir. Il a entendu les coups de feu et vu les nombreuses victimes. Les policiers sont arrivés, ont commencé à tirer dessus et des balles ont commencé à siffler. Il y a même des gens qui ont pris des balles. Il y a une personne que j'ai vue qui qu'on qu qu est entré se cacher dans, dans l'hôtel, le palais de la Méditerranée, et il y a une fille qui a pris une balle, et ça, ça tirait, et après ça a arrêté et je suis reparti, j'ai fait tout, tout le long de la promenade, et tout le long de la promenade, jusqu'à j'habite à Magnan, et jusqu'à Magnan, j'ai vu que des morts. Et cette attaque terroriste, Marc, n'a pas encore été revendiquée Non, pas encore. Mais dans le camion, en plus d'une grenade inopérante et d'armes longues factices, des papiers d'identité ont été retrouvés. Ceux d'un homme de 31 ans, un niçois d'origine franco-tunisienne, connu de la police mais pas des services de renseignement. Selon l'agence Reuters, qui cite une source proche de l'enquête, ces documents appartiendraient bien à l'auteur de l'attaque. Des investigations sont également toujours en cours pour savoir s'il agit seul ou s'il a bénéficié de l'aide de complices qui a pris la fuite. Suite à ces événements tragiques, en tout cas, le président François Hollande a annoncé que l'état d'urgence sera prolongé de trois mois en France. Et de leur côté, les affaires étrangères belges ont ouvert un numéro d'urgence le 02 501 4000, 02 501 4000. La région Wallonne vient au secours du Grand Théâtre de Verviers. Le ministre président Paul Magnette et le ministre du patrimoine Maxime Prévost annonceront dans une heure la promesse d'un important subside, on parle de 13 millions, pour la rénovation du bâtiment de la rue des Artistes. Il est temps d'entamer les travaux, Françoise Dubois, car le Grand Théâtre est fermé depuis plus d'un an pour des raisons de sécurité. Le 23 juin 2015, une moulure se détache du plafond du foyer des artistes. Pas de blessés, mais le verdict tombe. Le Grand Théâtre ferme pour raison de sécurité. Un an plus tard, l'édifice se dégrade. Il est de plus en plus vandalisé. Il y a urgence. Mais voilà, plus d'une vingtaine de millions, ça ne se trouve pas comme cela. Dès le mois de septembre, la région est approchée. L'annonce de ce vendredi est l'aboutissement de ces négociations. La région pourrait libérer par tranche près de la moitié du budget nécessaire. C'est suffisant pour lancer l'appel à projet. L'auteur de projet pourrait être désigné à l'automne. C'est à ce moment que l'on en saura aussi un peu plus sur le projet culturel qu'il sera défendu devant les Verviétois et la Fédération Wallonie-Bruxelles, la fédération qui devrait apporter un autre subside. Le solde devant être assumé par la ville qui a déjà créé une fondation, une fondation pour permettre un partenariat public-privé. Le dossier pourrait prendre encore quelques années, mais les premiers travaux d'urgence pourraient, eux, être effectués assez rapidement. Le 14e congrès mondial des professeurs de français vient de s'ouvrir à Liège. Il rassemble 1600 enseignants venus d'une bonne centaine de pays. C'est une excellente occasion de faire découvrir les richesses touristiques de Liège et de sa région. La ville et la province vont d'ailleurs proposer des visites et des excursions aux congressistes. Jérôme Osems est le directeur de la Fédération du tourisme de la province de Liège. On a proposé une excursion par jour, sauf le premier jour et le dernier jour du Congrès. Il y a notamment deux croisières. Il y a une croisière sidérurgique, pour expliquer un peu le passé sidérurgique et métallurgique de la cité ardente et de toute la vallée mosane. Une autre petite croisière plus courte avec une visite du cœur historique. Il y a une découverte du musée de la vie Wallonne et du cœur historique avec la brasserie Cursus. La découverte du terroir est aussi importante à nos yeux. Au niveau du musée de la vie Wallonne, il y a une visite libre du musée, mais il y a aussi la possibilité de visiter les deux expos qui sont en cours au niveau du musée donc l'exposition Jouer Star et l'exposition Homo Gratus. Et sachez que des excursions sont également prévues vers Bruxelles Bruges, Anvers, Maastricht mais aussi Aix-la-Chapelle Faire le tour du Mont Blanc à vélo c'est le défi que vont relever 12 cyclotouristes du club de Fréthure, près de Sprimont. Cette course se déroulera demain. C'est une des plus difficiles au monde. 330 km au total avec un dénivelé de 8000 mètres à boucler sur la même journée Cédric Vandenbosch et Jean-François pied de bœuf vont y participer ils s'attendent à une épreuve difficile mais restent malgré tout très motivés on part à 5h du matin, on est parti pour donc, 330 km avec euh, 9 cols, des cols euh, vraiment euh, connus, avec entre autres le Grand Saint-Bernard, le Petit Saint-Bernard, ce sont des cols qui font 25 et 30 km de montée, et on doit être rentré normalement le, le jour même, donc pour minuit. Euh, je pense qu'on va tous terminer euh, au mental, quoi, hein, les jambes ne les aura plus au bout d'un temps, et ce sera euh, dans la tête que ça se passera. C'est vraiment un chouette défi, comme je suis coureur amateur, j'ai plutôt l'habitude de, de participer à des courses où la moyenne est élevée, mais où la distance est, est beaucoup plus courte. Et ici, c'est vraiment tout le contraire, donc ça va être une moyenne beaucoup plus basse, mais par contre, un, un temps de, de sel beaucoup plus élevé et euh, la difficulté euh, de la montagne, qui n'est pas l'habitude des courses ici en Belgique. Une interview réalisée par Pierre Capard. Le Point, RTBF Mobile Info avec Stéphane Piedbeuf. Stéphane, comment ça se passe ce vendredi C'est compliqué pour rejoindre la France à l'approche de Rekem sur l'E17 entre Courtrai et Lille. Vous perdez 40 minutes pour rejoindre la France ce matin. C'est également compliqué de rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg sur l'E411. Namur-Arlon vous êtes ralenti à l'approche de Sterpenich et là vous perdez un quart d'heure. Et puis ce chantier qui vous ralentit sur l'autoroute E40 qui relie Bruxelles à Ostende suite à ce chantier qui est situé entre herpemer et Zweynard. Ça ralentit à partir de Wetterun et vous perdez 15 minutes en direction du littoral sur le ring de la capitale la circulation est ralentie en circulation intérieure principalement entre Itres et Grand Bigard l'approche du chantier d'Anderlecht c'est 6 minutes supplémentaires mais là où ça coince véritablement sur le ring c'est en circulation intérieure mais entre Zaventem et le Carrefour Léonard où vous perdez 10 minutes actuellement Etias est le meilleur assurance RC Auto par DKV. rendez-vous sur etias.be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 Matinée spéciale sur la Une et sur Viva. On a tous la boule au ventre ce matin. Encore situation dramatique hier soir à Nice avec cet attentat, 84 victimes. Donc euh, on se dit ce matin, quoi Encore une fois, on est groggy, on est tous abasourdis et vous êtes là aussi euh, par SMS à, à témoigner pas mal, à rendre hommage à nos victimes françaises. Il y a Jacqueline qui nous dit, on a juste envie de refermer les yeux, de se dire qu'on a fait un mauvais rêve, Douze pensées à toutes les personnes touchées par cette barbarie. C'est Jacqueline au 3063, euh, tout comme Daniel qui est là aussi à Chimé, qui nous dit, bonjour, qu'il fut dur au veille, moi qui suis française, j'ai le cœur lourd Je pense à toutes ces vies innocentes Brisées, matinée spéciale Jusqu'à 9h, survivable sur la une Vos témoignages au 3063 Matinée spéciale avec Justine Katz et Christophe Grandjean Oui, après cet attentat qui a été Perpétré hier soir à Nice Lors des festivités du 14 juillet Un camion a foncé Sur la foule, il y a 84 morts Et de nombreux blessés, dont 18 Dans un état très grave Normalement à 7 h ci c'est l'heure à laquelle On fait un point sur Le, le Tour de France. Samuel Grelois, vous êtes sur la route euh, du Tour pour nous. Euh, L'étape du jour, malgré euh, l'attentat à Nice, euh, est maintenue aujourd'hui Oui, Christophe. La société qui organise le Tour de France, ASO, n'a certes pas encore confirmé officiellement l'information, mais sauf décision surprise de dernière minute, imposée par les autorités, c'est toujours possible. Et eh bien, la troisième étape entre Bourg-Saint-Andéol et la caverne du Pont d'Arc aura bien lieu. Une étape spéciale en plus dans son déroulement, puisqu'il s'agit d'un contre-la-montre individuel de 37 km. 500. Ça veut dire que les 190 coureurs encore en lice s'élanceront un par un pendant toute la journée. Il n'y a pas de peloton. Le premier coureur à 10h05, c'est Sam Bennett. Le dernier à 16h39 et ce sera le cas échéant. Le maillot jaune, Christopher Froome. Et d'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, les sites de départ et d'arrivée ont bel et bien été montés ils sont toujours en cours d'installation pour accueillir tout à l'heure le public. Les coureurs, eux, se sont pour la plupart endormis sans même être au courant des événements de Nice. Ils se réveillent donc un peu groggy ce matin. C'est normal, comme tout le monde. Le maillot jaune en personne, Chris Froome a déjà exprimé toute sa tristesse sur le réseau Twitter. Et voici ces mots. « Mes pensées sont avec les personnes affectées par l'horrible attaque terroriste à Nice. » Et puis, le français Romain Bardet, c'est l'un des candidats au podium. Il est français concerné au premier chef. Il a lui écrit ceci. « Être français, se retrouver... » célébrer, s'aimer et ne jamais renoncer, je pense, à Nice. Évidemment, dans ce contexte, ce sera compliqué pour tous les coureurs de penser au vélo aujourd'hui. Étape maintenue, donc, a priori, donc aujourd'hui, pour le Tour de France. C'est plutôt une bonne nouvelle, Samuel Ah, C'est une grande question, euh, Christophe. Il y a évidemment d'abord l'aspect euh, euh, concernant la sécurité à proprement parler du Tour de France. Et croyez-moi, elle est déjà renforcée depuis euh, le grand départ en Normandie avec la présence euh, du GIGN. Avec, et Je les ai vus, la présence de tireurs d'élite sur certains bâtiments autour euh, des sites d'arrivée. Et puis, chaque jour, nous, les journalistes, nous sommes fouillés avant d'entrer euh, dans la zone technique ou, ou dans la salle de presse. Alors, nous sommes aujourd'hui à Vallon-Pont-d'Arc. C'est en Ardèche, à 330 kilomètres euh, de Nice. Et même si... Euh, Ce genre d'attentat reste totalement imprévisible. On l'a vu hier soir sur la promenade des Anglais. Eh bien je pense que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité autour de la grande boucle. Par contre, éthiquement respect pour les victimes, fallait-il maintenir cette étape Ça c'est évidemment autre chose, on dit souvent de manière un peu décalée je trouve de show must go one, le spectacle doit continuer il y a ici des enjeux sportifs mais aussi et surtout des enjeux financiers qui nous dépassent sans doute et qui influencent inévitablement les décisions et là je laisse chacun se faire sa propre opinion Oui, En tout cas on suivra malgré tout cette étape du Tour de France aujourd'hui même si on parlera surtout beaucoup pendant la journée de, de, de cet attentat hier soir à Nice. Merci Samuel Grelois. Il y avait des milliers de personnes hier soir sur la promenade des Anglais à Nice puisque c'était les festivités du 14 juillet. Le camion a foncé sur la foule sur une distance de 2 km ce qui explique le nombre de victimes très important. 84 morts selon le dernier bilan. Le récit de cette soirée de cauchemar avec Aline Wavreille. C'était une soirée douce, une soirée de fête nationale. Le feu d'artifice venait à peine de se terminer. Il y avait du monde sur la promenade des Anglais, cette avenue qui longe le bord de mer, des milliers de personnes. Vers 22h30, c'est le choc. Un gros camion blanc déboule à vive allure et fonce sur la foule. Il est arrivé très vite, un gros camion, et il a fauché sur sa route euh, tous ceux qui étaient, euh, ceux sur, qui la étaient sur la route. Il, dit, il a perdu le contrôle ou quoi le gars non, Mais il est bourré et zigzaguait euh, donc au niveau de l'hôtel Royal, nous on était. Donc il a, il a commencé au début, alors au début il y avait peu de blessés, mais après, euh, vers où on était, il y en avait énormément. Ce camion écrase, sur une distance de 2 km, les personnes qui se trouvent sur son chemin. Cela crée un mouvement de panique, les gens se réfugient dans les restaurants, les hôtels alentours. Mouvement de foule, écrasé par tout le monde qui courait, la panique, on se retourne devant, derrière, on ne comprend pas ce qui se passe, euh, tout le monde qui crie, qui pleure. On, essaie de réaliser. On ignore si le chauffeur a tiré des coups de feu. Des armes lourdes sont en tout cas retrouvées dans le véhicule. La police a abattu le chauffeur. La préfecture des Alpes-Maritimes conseille, elle, aux habitants de rester cloîtrés. Et le conducteur du camion, rappelons-le A été tué par les forces de l'ordre Son identification est toujours en cours Matinée encore très difficile ce vendredi Le 15 juillet, on est tous un petit peu chaos. On a tous un petit peu la boule au ventre On est abasourdis, tout comme Xavier de Deliège hein, Qui nous dit encore un attentat qui me met chaos Au réveil, il y a Gilbert qui nous dit Je trouve ça lâche d'avoir fait ça en France Surtout lors de la fête nationale Et puis autre témoignage aussi toujours au 3063 Mon fils habite à Nice, heureusement il va bien Dix minutes de peur avant qu'il ne réponde Justement, Justine Katz, il y a un numéro de téléphone a été mis en place. Oui, un numéro de téléphone qu'on peut joindre si on est inquiet pour un de ses proches ou si on a des informations sur un proche qui se trouve à Nice et qui va bien. C'est le 02-501-40-00. Le 02-501-40-00. On est toujours sans nouvelles à l'heure actuelle d'une vingtaine de Belges que les autorités tentent encore de joindre ce matin. Oui, c'est un peu la double mission hein, du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. C'est d'abord établir s'il y a d'éventuelles victimes belges après cet attentat et puis aussi d'établir de, de, une liste des personnes qui serait saine et sauf justement pour y voir, pour y voir le, le plus clair possible. Oui, on sait que beaucoup de Belges se rendent à la Côte d'Azur en ce mois de juillet, donc on ne sait pas potentiellement combien de Belges se trouvaient à proximité de cette promenade des Anglais hier soir mais 84 victimes, évidemment, ça fait beaucoup de monde pour les autorités françaises à identifier identifier les nationalités. On imagine que c'est un peu la pagaille et ce n'est pas forcément la, la toute première priorité qui était d'abord de sécuriser la zone mais ça va venir bien sûr dans le courant de la journée, les identités des victimes. Mais donc Donc oui, à la fois savoir si des personnes sont saines et sauves, ça aide les affaires étrangères à faire le tri et celles qui ne répondent pas, eh bien, il y aura là des nouvelles prises avec les autorités françaises au moment des identifications des victimes. Le président de la République française, François Hollande, s'est exprimé au milieu de la nuit pour donner les premiers éléments de l'enquête et faire part de sa consternation. L'horreur, l'horreur de nouveau, vient de s'abattre sur la France. À Nice, cette nuit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 et que la France est forcément leur cible. J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs familles. La Belgique a réagi également après cet attentat, notamment via son ministre des Affaires étrangères, Didier Renders, qui est actuellement en Mongolie pour le sommet Europe-Asie. On écoute Didier Renders. La réaction est unanime, que ce soit parmi les chefs d'État, de gouvernement ou des, des mises affaires étrangères, tant asiatiques qu'européens. C'est d'abord de condamner euh, des actes barbares, lâches, commis de nouveau par des, des terroristes islamistes. Euh, C'est aussi, bien entendu, de faire part euh, de toute notre sympathie, de nos condoléances aux, aux proches des victimes, mais aussi de, de notre soutien à, à toutes celles et à tous ceux qui souffrent encore de, de blessures aujourd'hui, euh, à la suite de cet attentat terroriste. Et, et enfin, c'est d'exprimer une solidarité avec euh, la population française, euh, avec la population de Nice, avec les autorités françaises, que le pays a été frappé au moment de, de sa fête nationale, dans un moment, en principe, euh, d'enthousiasme. Et on, on voit qu'il faut continuer à, à travailler ensemble, à exprimer vraiment cette solidarité, mais à la faire vivre concrètement. Moi, je venais en, en Mongolie participer à cette réunion entre des, des chefs d'État et de gouvernement euh, Euh, asiatique et, et de l'Union Européenne, et de l'Europe même au sens plus large. Et ce, ce, ce débat devait porter, pour s'y si concerner, sur le terrorisme et sur euh, ouais. la manière de lutter contre le radicalisme. On malheureusement, on a entamé les débats ce matin, après la nouvelle de l'attentat à denier. Ouais. Euh, un mot peut-être, Didier Anders, est-ce que vous avez plus d'informations sur d'éventuelles victimes belges à cette heure de la matinée Alors, j'en ai encore parlé il y a quelques minutes avec Jean-Marc Hérault, mon collègue français. Nous n'avons pas pour l'instant euh, d'indication sur euh, la présence de victimes belges. Les services français sont évidemment euh, monopolisés pour les, les aides d'urgence, pour des mesures de sécurité. Donc, on ne reçoit pas pour l'instant d'informations sur l'identification des, des victimes. Ça va venir au fur et à mesure, je présume, dans, je l'espère encore dans la matinée. Pour ce qui nous concerne, nous avons ouvert un, un numéro d'appel... Euh, Aux affaires étrangères. Il y a eu énormément d'appels, mmh. euh, et je peux le comprendre, de personnes angoissées cette, euh, cette nuit. Et on est à la recherche toujours de, je dirais, d'au moins une vingtaine de personnes dont nous n'avons pas de, de nouvelles. Alors, euh, les services, tant à Bruxelles qu'à Marseille à Nice, euh, sont en train de, de contacter, de tenter de contacter euh, les Belges dont nous sommes sans nouvelles. J'ai évidemment des craintes parce mais, que c'est une oui. région où il y a énormément de Belges qui vivent, il y en a énormément qui se trouvent en, en vacances, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'indication ou de confirmation. De, de victimes belges, parce qu'il n'y a pas d'identification qui nous a été communiquée. On verra si on peut avoir de bonnes Merci. nouvelles. Il y en a déjà eu cette nuit concernant un certain nombre de belges. Et puis, si nous recevrons des indications venant des autorités françaises. Voilà, et rappelons qu'un numéro de téléphone a été ouvert au ministère des Affaires étrangères belges c'est le 02 501 40 00, 02 501 40 00. En Belgique, une réunion de crise aura lieu ce matin, organisée par le gouvernement fédéral. En France aussi, les autorités vont entrer en réunion. Ce matin, on voit les premières images à l'Élysée où une réunion d'urgence va bien sûr se tenir ce matin. Drôle de matinée encore. Ce matin, avec beaucoup d'émotions, de colère, d'incompréhension, de tristesse aussi, il y a Aurélie qui témoigne sur les réseaux sociaux, qui nous dit sur Facebook, elle nous dit « Aurélie, franchement, hier, j'ai espéré jusqu'au bout que ce ne soit pas un attentat. Je me suis révoltée sur tout le monde en disant qu'un camion comme ça ne, pouvait pas, ça ne pouvait pas être ça. Juste peut-être un fou bourré qui s'est endormi en panne ou, ou autre. Mais je suis déçue, c'est un de plus. » C'est un mode opératoire auquel on pouvait s'attendre, Justine Kat, un camion qui fonce comme ça dans la foule difficile à dire en tout cas c'est pas ce qu'on a l'habitude euh, de voir mais en tout cas la, la, la question d'Aurélie n'est pas tout à fait tranchée est-ce que ça s'agit du geste d'un désaxé qui va prendre le prétexte du groupe terroriste État islamique pour avoir commis un massacre euh, ou est-ce qu'il s'agit d'une personne radicalisée qui a fait un processus euh, de radicalisation ces derniers mois on ne le sait pas encore on sait que cet homme était connu des services de police pour des faits de droit commun pas connu pour des faits de terrorisme donc ça euh, ce sera aux autorités ici à l'enquête euh, de le déterminer mais c'est sûr que voilà c'est une opération qui ne nécessite pas beaucoup de préparation et qui fait énormément de dégâts énormément de victimes 84 morts, le bilan est vraiment extrêmement lourd et il n'a pas fallu beaucoup de moyens pour arriver à semer le chaos et la panique à Nice oui, S'il s'agit d'un attentat du groupe terroriste État islamique, c'est vrai que les deux profils existent, soit les individus qui agissent sous commandement du groupe terroriste ou alors de leur propre chef et ils sont soutenus par la suite Oui, on... le phénomène évolue évidemment, au début on a vu beaucoup de gens qui étaient partis combattre en Syrie et puis qui étaient renvoyés de Syrie par le groupe terroriste État islamique pour commettre des actions. C'était le cas notamment de la plupart du réseau qui a frappé le 13 novembre et le 22 mars à Bruxelles. Mais ces derniers temps, la situation s'est dégradée en Syrie et l'État islamique appelle en fait les... Tous, tous ces sympathisants à frappé là où ils sont. Plus besoin, disent-ils, d'aller jusqu'en Syrie. Vous pouvez opérer euh, chez vous, près de chez vous, avec les moyens dont vous disposez. Et donc, c'est peut-être ici une personne qui a répondu, malheureusement, à cet appel. On en saura plus, probablement, dans le courant de la journée. Peut-être une communication, même, euh, du parquet de Paris. Nous sommes en édition spéciale ce matin, euh, à la fois sur Vivacité euh, et sur la Une. Sur la Une, vous pouvez voir les, les premières images de cet attentat euh, commis euh, hier soir euh, à Nice. Il y avait euh, beaucoup de monde, que c'était les festivités du 14 juillet sur place et notamment le feu d'artifice euh, écoutez ce touriste de Clermont-Ferrand il a tout vu hier soir j'étais là en face de le palais Méditerranée et quand j'ai vu un camion arriver à vive allure et ce camion euh, marchait sur les gens et je l'ai vu de mes propres yeux Et une fois qu'il euh, marchait sur les gens, on a essayé de le, la, les gens ont essayé de l'arrêter pour pouvoir lui dire d'arrêter de, de marcher sur les gens. Mais lui, il s'est arrêté juste juste là comme ça. À l'entrée de là, dans cette rue-là, la, la rue du Congrès, là, je crois.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 Mais à ce moment-là, ce n'était pas fermé. Et tout le long de, de la promenade, il n'y avait que des morts, des enfants. Des... C'était vraiment horrible à voir. Il y avait des cervelles à terre. Y avait... C'était vraiment pas bien. C'était vraiment quelque chose de, de monstrueux. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Les gens ils avaient apporté des draps, des, des, des couvertures, des trucs, des nappes de, de restaurants et tout ça, pour les couvrir. Il y avait des enfants, beaucoup d'enfants. Je pense que ça restera grave à tout jamais dans mon cœur. Il a tué du monde sur toute la route drôle de matinée, difficile encore ce matin meurtrière, on a tous le cœur lourd vous l'avez, vous êtes nombreux à réagir et c'est important de s'exprimer, on est là pour ça aussi sur la une et sur vivacité, il y a Béatrice qui nous dit toutes mes pensées aux victimes passées et à venir car il y en aura encore beaucoup et une des questions qui revient beaucoup dans vos SMS au 3063 c'est comment est-ce possible que ce camion ait parcouru 2 km avec toutes les mesures de sécurité existantes Justine Katz Mais Évidemment c'est très difficile à dire, visiblement les témoins évoquent un camion qui roulait à vive allure, donc on peut imaginer à une vie vitesse de peut-être 50 ou 60 km/h, c'est très rapidement qu'on parcourt 2 km difficile d'arrêter un camion de plusieurs tonnes qui fonce sur les gens, même des agents de police ou des militaires ne peuvent pas faire grand chose face à, face à un engin de ce type et donc les policiers, après quelques minutes, ont vraisemblablement tiré en direction du camion on voit les impacts de balles d'ailleurs sur le pare-brise du camion et neutraliser l'auteur mais il a fallu quand même attendre un petit peu de temps et malheureusement, voilà, sur le chemin, il y avait énormément de monde hier soir sur la promenade des Anglais et le bilan pour l'instant de 84 morts et toujours 18 personnes visiblement qui luttent pour la vie. On verra s'il y a eu d'éventuelles failles dans la sécurité, évidemment, mais en tout cas les forces de sécurité, une chose est sûre, étaient déployées en nombre, puisqu'on était dans un événement public bien connu, un feu d'artifice le 14 juillet, donc les forces de l'ordre étaient déployées, mais effectivement, peut-être qu'arrêter un camion, un camion fou, comme ça, ça ne, se fait pas, ça ne se fait pas immédiatement, mais le conducteur, au final, rappelons-le, a été tué par les forces de l'ordre. Le 14 juillet hier en France, bientôt le 21 juillet chez nous, alors forcément, on on y pense. Est-ce que notre fête nationale sera maintenue Est-ce que la sécurité sera renforcée à cette occasion Écoutez la réponse de Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur, que nous avons joint ce matin. Mais on a déjà fait euh, l'évaluation pour l'organisation des, des festivités du 21 juillet. Et euh, le, les festivités, là, sont euh, sous la responsabilité du, du, du police fédéral. Ils ont demandé le renforcement du niveau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 Yann Yamon, le ministre de l'Intérieur, interrogé ce matin par Bertrand Haen. La Belgique qui maintient, donc, on l'entend, les festivités du 21 juillet, bien sûr euh, sous haute sécurité. Est-ce qu'il y a un, un risque de mimétisme de, de, de, de la part des, des terroristes Est-ce qu'un individu pourrait euh, se dire je vais faire la même chose à Bruxelles qu'à Nice hier soir Il oui, n'y a aucun élément concret à ce stade euh, qui permettre de l'affirmer mais c'est souvent ce que les autorités craignent après ce genre d'attaque qui fait beaucoup de victimes, qui est assez simple à, à perpétrer et eh bien c'est que ça donne des idées à d'autres qui auraient envie de passer à l'action et qui pourraient avoir envie de prendre leur relais et de continuer une sorte de chaîne d'attaque mais dans d'autres lieux, dans d'autres pays on n'en est pas là évidemment mais c'est sûr que c'est une nouvelle donne qui doit être évaluée dans les services de sécurité, on sait que le cam a fait une évaluation cette nuit du risque en Belgique, le niveau 3 est maintenu ce matin et un conseil national de sécurité doit se tenir dans, dans une heure environ. À Nice, hier soir, des milliers de personnes étaient rassemblées pour le feu d'artifice, des Belges notamment. Il y a beaucoup de Belges qui passent leurs vacances sur la côte d'Azur durant l'été. Parmi eux, Laurent, qui était sur place quand le camion a foncé sur la foule, écoutait son témoignage. Ça criait, ça pleurait, les gens se, se cachaient sur les côtés, derrière les bancs, en bord de promenade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 Voilà, et rappelons le numéro de téléphone de, du ministère des Affaires étrangères pour les Belges qui ont des proches sur place et qui souhaitent des informations, c'est le 02 501 40 00 02 501 40 00 Et ce matin, plus que jamais, on a besoin d'être ensemble, d'être unis face à l'horreur, on peut dire ça comme ça ce matin encore il y a Jean-Pierre qui est là, connecté qui nous dit, solidarité avec Nice solidarité met Nice, je trouve ça bien dit parce que ce sont tous les Belges qui soutiennent évidemment les Français et les victimes et puis le message de la fin, le mot de la fin pour cette matinée plutôt noire ce matin on va le laisser à Isabelle Isabelle qui a posté Je rêvais d'un autre monde la chanson évidemment de téléphone et je vous propose d'aller au journal aux infos en musique courage tout le monde bon vendredi Vivacité présente les showcases Joker Plus du beau vélo de Ravenne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 Vivacité, il est 9h Le journal avec Sébastien Pierret Oui, bonjour à tous Les drapeaux sont en Berne en France, le pays se réveille une nouvelle fois endeuillé par une attaque terroriste, elle a eu lieu hier soir à Nice sur la Côte d'Azur L'horreur l'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France à Nice cette nuit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 François Hollande, le président français cette nuit, cette attaque a fait 84 morts, des dizaines de blessés nous allons y revenir, avant cela Aline Oivray, vous nous racontez le fil de la soirée avec des témoignages d'horreur à Nice mais Oui, c'était une soirée douce, une soirée de fête nationale, le feu d'artifice venait à peine de se terminer il y avait du monde sur la promenade des Anglais cette avenue qui longe le bord de mer des milliers de personnes, mais peu après 22h30, la soirée bascule dans l'horreur, un camion blanc débouillé à vive allure et fonce sur la foule comme le racontent ses témoins. Il est arrivé très vite, un gros camion, et il a fauché sur sa route euh, tous ceux qui, euh, étaient, tous sur ceux qui étaient sur la route. Disaient, il a perdu le contrôle ou quoi le gars, hein, mais il est bourré. Et il zigzaguait euh, donc, au niveau de l'hôtel Royal, hein, où on était. Donc il a, il a commencé au début, alors au début il y avait peu de blessés, mais après, euh, vers où on était, il y en avait énormément. Ce camion écrase sur une distance de 2 km les personnes qui se trouvent sur son chemin. Les témoins décrivent des scènes insoutenables. S'ensuit un mouvement de panique. Les gens se réfugient dans les restaurants, les hôtels alentours. Les premières victimes arrivent dans ce casino transformé en hôpital. On a rentré tous les, les plus grands blessés dans le hall du casino. Euh, on les a soutenus, on les a aidés, on a donné des nappes, des serviettes, euh, tout ce qu'on pouvait faire comme premier secours avec les pompiers. J'ai vu des gens euh, en train de, de mourir dans le casino et euh, bon, on a mis les corps euh, qui, qui ont décédé d'un côté et euh, les grands blessés euh, bah, dans le hall. Et, euh, bah, malheureusement, il y en a, il y a quelques-uns, ils n'ont pas pu s'en sortir. Je n'avais jamais vu ça, des cadavres, j'en j'ai vu enfin, dans ma famille, mais après, enfin, là, comme ça, non, broyer, fracture.